en de <middels> volgende verset en de volgende verset aujourd'hui c'est volgende 16 dans notre darse de al-fatah wa al-muhimma fi tabzir al-umma on a commencé la semaine passée on a fait une introduction sur l'explication de qu'est-ce que ça signifie al jamaa okay. puis on a parlé que des jama'at de différents groupes on a parlé des jama'at séries des groupes secrets aussi et donc aujourd'hui on va continuer dans ce même sujet-là avec les différentes fatwas que des ulama de al-sunnah al jamaa euh, parmi les imams de notre époque ont euh, fait pour clarifier cette situation-là est-ce que c'est permis de faire des jama'ats est-ce que c'est permis de faire des groupes et des trucs comme ça euh, dans l'islam ou non c'est quoi le verdict ok donc euh, alhamdulillah puis après on va lire un petit passage dans le livre de de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, il a écrit un livre s'appelle « Jemaatun wachida la jama'at wa siratun wachidun la acharat » Ce n'est pas, pas nouveau, mais ça fait quand même pas longtemps qu'il a été écrit. Puis ce livre-là, c'est un... Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, celui qui est naam, celui qui est à Makkah, et euh, c'est un livre qui a été écrit pour réfuter Abdurrahman Abdelkhaliq okay. Abdurrahman Abdelkhaliq c'est un Égyptien qui vit au Koweït puis il fait partie, euh... c'est là qu'il y a beaucoup de duat de l'Égypte qui ne sont pas droits dans, dans le Manhaj donc euh, Abdurrahman Abdelkhaliq c'est un Égyptien d'origine qui vit au Koweït depuis plusieurs années et il a une euh, organisation qui s'appelle Hijaatoura et il fait partie du parlement même koweïtien là-bas donc euh, il, il rentre dans les parlements et tout ça donc ça vous donne un petit peu euh, une idée de son management comment il comment il fait les choses et, et. donc il mélange beaucoup de choses comme ça il se, il se dit salafiste en même temps il euh, il accepte la démocratie les, comme si des élections des trucs comme ça puis euh, il critique les ulama, est bien, il est comme les sourouriens. c'est un petit peu son manhash un peu semblable à celui des sourouriens. donc Cheikh euh, Rabi' il, il a écrit ce livre-là pour répondre à, à son livre qu'il a écrit qui s'appelle euh, « Mashru'iyat al-amal al-djam'a'a » c'est-à-dire le fait qu'il essaie de défendre ou de dire que c'est permis de faire du travail en groupe ou de travailler en groupe dans l'islam puis il a amené des choubouhats et des trucs pour essayer de montrer qu'est-ce qu'il dit, puis Cheikh Rabir il a répondu dans ce livre-là, donc à beaucoup de points, ok, et à, sur beaucoup de questions que Abdurrahman, Abdoulkhalaq a mélangé les choses dans, dans différents points, donc Cheikh Rabir il a répondu à ces, à ces, à ces arguments. Puis le titre ça veut dire quoi Ça veut dire il y a une seule diamètre, pas plusieurs, Et il y a un seul une, un seul chemin, et non pas une dizaine. Ça, ça vous rendez qu'il qu'il y a un seul Jamaat dans l'islam, il n'y a pas des dizaines de Jamaats, il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent à Allah, mais il y a un seul chemin à suivre, ok Et c'est pour dire que dans les textes, dans le Coran, dans la Sunna, on trouve toujours la mention d'un seul chemin quand on parle de la vérité. Puis quand on parle de l'égarement, on parle de plusieurs chemins. Et la Jamaat c'est la même chose. Donc, c'est pour dire, comme, comme, pour clarifier ce qu'on disait la dernière fois. Et, euh, bon, comme on disait la dernière fois, je pense qu'on avait expliqué que, il y a, euh, al al-, euh, ou le tahazzub al-mazmoum, ou le tahazzub al-, mahmoud Al-mahmoud. Et c'est, c'est-à-dire, euh, Le fait de se réunir, il y en a qui, ou d'être en groupe, ou en jama'a, il y en a un aspect qui est permis, qui est accepté, qui est louable, et il y en a un autre aspect qui est, euh, mauvaise, et qui est fausse, et qui est blâmable. Et la distinction entre les deux, c'est lorsqu'une jama'a, euh, se réunit sur la arida des salafs, sur le kitab, au sunnah, et sur la vérité, et qu'il travaille dans, dans, dans le but de, disons, de faire un dawa ou de faire n'importe quelle activité, mais toujours sous l'autorité du dirigeant. D'accord Dans ce cas-là, c'est accepté, c'est permis. Mais si c'est un jama qui s'organise, qui puis qui s'établit, se, qui se, sur une autre que sur la bonne c'est-à-dire s'établit sur une Aqidah qui est contraire à l'Aqidah la des salaf et qui établit son groupe ou son organisation, non pas sous l'autorité du dirigeant, mais pour essayer d'opposer l'autorité du dirigeant, puis essayer, disons, de, euh, de s'établir à, à la place du, du, du dirigeant, etc., pour compétitionner avec le, le dirigeant ou bien pour s'opposer au dirigeant, et là dans ce cas-là, c'est… Euh, pas permis. Allez, mais on va voir les détails de ça Dans, au fur et à mesure qu'on va avancer. Ben ça, on va, on va y revenir aussi, ok. Dans des cas comme ça. Mais euh, en général, c'est c'est toujours le, la même ligne de conduite, le même principe. On va on va y revenir, Inch'Allah. Il euh, y a une question qui a été posée au au comité de fatwa, au comité permanent des, des de fatwa de l'Arabie Saoudite. Fathwa al-lajnatu da'ima al ifta Biri'a sat al-sheikh Abdul Aziz ibn Ubaaz. En de la question, ça dit, ma hatmo l'islam fil al-ahzab, wa hal tajouz al-ahzab, tahir wa chizb al al-muslimin. Donc, ils ont posé la question ici, c'est quoi le verdict de l'islam au sujet des différents partis, et est-ce que ces permis d'appartenir à ces parties-là comme par exemple le parti de Hizb al Tahrir ou bien l'Ikhwane al-Muslimine est-ce que c'est permis d'appartenir à ces groupes-là Cheikh a répondu, euh, l'a répondu La yajuz ayyatafaraq al-Muslimoun fi dinihim shia'an wa ahzaban fa inna haza tafaruq mima naha Allah anhu wa zammaman ahdathahu au taba ahlahou وتواعد فاعل فاعله بالعذاب العظيم قال تعالى واعتصموا بحب الله جميعا ولا تفرقوا إلى قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد, ما جاء من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء Ama in kaala, amril muslimin, هو الذي nabzamahum wa waza al Ils ont posé la question et le cheikh a répondu. Mais ils ont mentionné deux dans la question, al muslimin un parti qui est fondé, je pense que ça a commencé, je ne sais pas si ça a commencé au Liban ou quelque chose comme ça, euh, je ne me rappelle plus les détails, mais je pense que c'était Al-Nabahani, euh, qu un, un gars qui s'appelait Al-Nabahani. En tout cas, je n'ai pas, pas ramené ça les détails aujourd'hui parce que on va en parler euh, le prochain cours de ça, les détails. En ce qui concerne les les musulmans, vous, vous en avez probablement entendu parler déjà, euh, puis on va faire un cours euh, spécial sur ce, cette Biyama-là après, puisque justement, à la fin du livre, il y a des fatwas euh, qui sont euh, concentrées spécialement sur les rois musulmans. Et c'est les dernières fatwas du livre. Après, on va parler des fatwas sur biyama tablir, puis après, on va parler des fatwas sur les musulmans. Deux parmi les groupes les plus connus actuellement, mais il y en a beaucoup d'autres, on va juste mentionner juste des petits détails sur ces groupes-là, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce qu'il dit le chèque Il dit qu'il n'est pas permis pour les musulmans de, de, de, de se diviser dans la religion en groupes et en parties. Euh, parce que ça, c'est, ça fait partie de, de la division qu'Allah a interdit. Euh, et il a blâmé celui qui, euh, qui commence cette chose-là ou qui invente ces divisions-là, et euh, il a menacé ceux qui faisaient ces choses-là, qui divisaient les musulmans, qui divisaient les croyants, il, Allah les a menacés d'un dur châtiment, d'un énorme châtiment, et il a mentionné le verset dans Surat Al-Imran, verset 103 et 105, il dit, et accrochez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Puis il a continué jusqu'au verset où Allah dit, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soient venues les, les, les, les, les preuves claires. Et ceux-là, ils auront un châtiment énorme. Et il mentionne un autre verset, c'est le verset 159 dans Surat Al-Imran. Vie, dit dezen is ook die verdeelde religie. religion. dezen, die verdeelde religie, in dezen, die verdeelde religie, in dezen, die verdeelde religie, in dezen, die verdeelde religie, in en die verdeelde religie, in dezen, die verdeelde religie, in avec eux. Donc ça c'est Allah on a lu Nous sommes une seule en même Gamaa, une seule et même Chizb, une, un seul une seule et même Ummah. Okay? Et donc on fait tous partie d'un seul et même groupe, d'un seul et même parti, d'une seul, seule et même umma et ce groupe-là, ce parti-là, c'est le groupe de l'Islam. Ok Le groupe de l'Islam. Et donc on n'a pas le droit de se diviser à l'intérieur de ce groupe. On n'a pas le droit de diviser ce groupe en différents groupes. En différentes sectes, en différentes parties. Et toutes les sectes et toutes les divisions et tous les groupes sont blâmés, sont blâmables. C'est-à-dire, c'est pas permis pour les musulmans de se diviser sur la religion. Et c'est l'obligation pour les musulmans, c'est de s'unir sur la vérité. De s'unir sur le Coran, de s'unir sur la Sunna, et sur la compréhension de l'islam selon la compréhension des salafs. Et le chef critique dit donc que C'est pas permis de faire des groupes comme ça, parce que c'est un signe de division. Pourquoi Comment on sait que c'est un signe de division Pourquoi on a posé la question, au Cher, à propos de ces deux groupes-là, et le Cher a répondu de cette façon-là. Il a répondu en disant que c'est pas au, au permis aux musulmans de se diviser dans leur religion en groupes et en partis, parce que les deux groupes mentionnés. Eh ben, ils ont dans leur manhaj, ils ont dans leur, dans leur euh, système, dans leur organisation, des principes différents que les principes de l'islam d'aujourd'hui. Et c'est ça qui amène la division des musulmans. Parce que si tu regardes, par exemple, juste pour montrer les exemples de Al-Ikhwan al-Muslimun, par exemple, al Ikhwan al-Muslimun, eh ben, ce groupe-là, leur groupe n'est pas établi sur une halide précise. C'est-à-dire quand il a établi son, son groupe, il n'a pas dit, bon, voici, j'établis une organisation qui est fondée sur le kitab, le sunnah, euh, le euh, fahim salaf, et c'est ça notre aqidah, nous croyons en ce que croyaient euh, les Sahaba et les tabi'im, et les a'imahs, etc. Non, il a laissé ça une chose ouverte, c'est-à-dire, il n'y a pas une limite, il n'y a pas une... Il n'y a pas de, de, de description précise pour savoir qu'est-ce qui est euh, accepté comme arrivant dans son groupe ou non. C'est ça. Lui il veut regrouper tout le monde, n'importe qui, n'importe comment. Alors, il est d'origine égyptienne, mais ils sont partout dans le monde musulman. D'accord Donc, euh, qu'est-ce qui se passe Ça fait en sorte que quoi Bon, lui-même. Lui-même, si on regarde, on va en parler plus tard, là, en détail, et là, juste pour vous donner un exemple, lui-même, il a, il a une aqidah ash'ariya. Donc, ça prouve en partant que, comment celui qui fonde, qui est le, lui, la personne même qui a fondé le groupe, il a une aqidah contraire à la des salafsari. Donc, c'est, automatique, c'est, euh, obligatoire que le groupe va pas s'unir sur une bonne Puisque le fondateur lui-même, il a une mauvaise aqida. Bon, dans, son, dans, son, dans sa façon de comprendre l'islam et tout, il est soufi. Il faisait partie de tariqa. Il a donné une baya à un sheikh d'une tariqa. Alors, la tariqa al-Hitafiya al-Shaviliya. Donc il fait partie d'une tariqa soufiya. Il a accepté le word soufi, les Adkar soufiya. Il a accepté le de Nabawi, il a accepté les euh, visites aux tombes euh, à la façon des soufis et des choses de ce genre. Donc, comment quelqu'un qui a ce, ce genre de manhaj, ce, ce genre d'harida, peut-il amener une, un groupe ou une organisation qui va être en accord au et à des Sunna Ça, c'est juste sur le plan de la croyance islamique et des pratiques religieuses. Maintenant, si on regarde sur le plan autre que ces, ce plan-là, sur le plan politique, il a établi son groupe, soi-disant, dans le but d'établir un État islamique et bien entendu pour faire ça, un de ses objectifs c'est de renverser le pouvoir et de prendre le pouvoir politique. Donc, c'est une organisation qui est établie dans cette intention-là et dans ce but-là. Et puis, ils ont établi comme euh, système dans ce groupe-là également, ils ont une, une partie du groupe qui, est, qui travaille au plein, en plein jour ouvertement et ils ont une autre catégorie de leur groupe qui travaille en cachette c'est une, une autre partie de la diamant qui est une, une partie qui est underground si tu veux puis eux ils travaillent euh, en cachette et en secret tu vois donc euh, ils ont tous euh, des tendances différentes dans ce groupe là tu peux en avoir qui sont modernistes tu peux en avoir qui sont euh, par exemple tu peux en avoir qui sont chéris, tu peux en avoir qui sont euh, avec des tendances euh, laïques, Allez, toutes les tendances sont acceptées en général. Tant que la personne qui est dans le groupe accepte de respecter les, les lignes directrices établies par le chef de la jamaa, eh ben, il peut être membre de ce groupe et travailler avec le groupe. Donc, il n'y a pas une, une aqidah ou de mannage spécial, le de la jama'a. Et la façon dont ils ont établi leur jama'a, c'est comme s'ils ont établi un, un état. Il y a le chef du groupe, et chacun a sa, sa hiérarchie d'autorité, et son euh, système, et sa, sa place, et son rôle et tout. Donc, tout est réalisé à l'intérieur de la jama'a, comme si c'était un petit état en lui-même. Ouais, Oui, ils ont eu dernièrement de succès en Égypte, Ouais, mais aussi dans d'autres pays. Mais là, en tout cas, c'est parce que, bon, on va en revenir, parce que là on ne veut pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous faire comprendre comment, pourquoi on dit qu'ils divisent les musulmans en groupes et en sectes. Eh bien justement, parce que tu les vois, ils défendent toutes les hâchides, ils défendent toutes les sectes, tous les groupes islamiques, ou les sectes islamiques, si tu les critiques, eux, ils vont les défendre. Et, Euh, Qu'est-ce qu'ils font aussi et Si par exemple tu, tu tu critiques, tu les tu les critiques. Même même il y a des gens parfois euh, quand on dit ah ça c'est des gens qui sont des héros. Des fois il y en a des gens qu'on dit ah ça c'est des héros. Ils sont pas actuellement, ils sont pas réellement des membres de ce parti-là. Ils n'ont pas leur carte de membre pour dire qu'ils sont avec eux. Toutefois ils ont les idées des héros et, et ils les défendent ces idées-là d'accord Et donc c'est pour ça qu'on les appelle ces gens-là des chivbiyin, parce qu'ils défendent les partis, les groupes, et ils aident donc à garder les musulmans dans la division et dans le désaccord, et ils refusent que les musulmans s'unissent sur une seule et même aqida et sur le manhaj des salas, donc c'est une cause de division de la Ummah. C'est pour ça après le Cheikh il dit, Euh, après avoir mentionné ces verses-là. Donc, dans quel cas c'est permis de faire des groupes et des organisations? C'est dans le cas où c'est le dirigeant, le chef des musulmans, le dirigeant des musulmans dans un pays musulman qui a demandé la création ou l'établissement de, de l'organisation en particulier pour s'occuper et distribuer certaines activités euh, de la vie, soit religieuses, soit euh, des affaires ordinaires de la vie, hein. dans ce cas-là c'est permis. Comme par exemple, si le dirigeant disait par exemple, ou demandait à une personne, d'accord, je voudrais que tu euh, réunisses des jeunes, puis vous allez faire un, une association de jeunes musulmans, d'accord et il, il choisit des responsables pour organiser ces choses-là, parce que là c'est permis, hein, parce qu'ils ils vont pas faire ça d'eux-mêmes pour dire on va euh, commencer à faire une nouvelle jama'a et là ils s'organisent avec une nouvelle aqida ou bien une aqida qui, qui, est, hein, qui est innovée. et là ils commencent à appeler les gens à ça et ils opposent le gouvernement, ça c'est contraire à l'islam. mais Et comme par exemple, euh, il y a aussi, par exemple, il y a un groupe, euh, il n'y a pas un groupe, mais il y a une organisation, par exemple, en Arabie Saoudite, qui ont pour euh, devoir et responsabilité d'ordonner le bien, et d'interdire le mal dans la société, ils ont une autorité pour faire ça. On appelle, on les appelle, « Hayatul euh, Amr bin Marouq wa nahi al-Munkar ». Eux, c'est des gens, ils marchent dans les marchés, dans les rues et tout partout, ils vérifient pour voir s'il n'y a pas des choses haram qui se passent, s'il y a des choses pas correctes, ils vont faire quelque chose, ils vont les arrêter et ils, sont, ils travaillent en parallèle avec la police, c'est des, ouais, des religieux, des, c'est-à-dire des gens qui, ont, qui, ont, euh, qui travaillent pour Allah dans le sens qu'ils veulent ordonner ce qui est bien et interdire ce qui est haram dans la société, mais c'est le dirigeant qui, euh, disons, qui, qui leur donne cette autorité de faire ça. Toutefois fois un groupe voulait s'organiser par eux-mêmes dans le pays puis dire, nous on va faire ça par nous-mêmes, comme on veut, de la façon qu'on veut, et bien là ce ne serait pas permis, parce que ça amènerait du désordre. En Arabie Saoudite, c'est comme eux quand ils voient un homme par exemple, s'il si y a un homme qui a une barbe, qui a un kamis en haut de la cheville. Y a un, qui, quand, quand il entend de la musique, il dit aux gens, ça c'est haram, arrêtez la musique. Euh, écoute, si c'est un musulman qui est pratiquant, alors n'importe qui, il le fait, on l'appelle Mutawir. Pas Mutawir, Mutawir. Eux ils les appellent Mutawir. Et, et si, euh, par exemple, c'est euh, quelqu'un de l'État qui, qui fait ça, qui fait son travail, c'est-à-dire qu'il est payé par l'État pour faire ça, dans ce cas-là, ils vont l'appeler Mupawé aussi, mais dans le sens que là, il a une autorité. Souvent, ces gens-là marchent dans la rue avec un policier avec eux, quand ils vont aller sourds dans le marché ou des trucs comme ça, ils marchent avec un policier avec eux, Donc ça s'il y a un problème et tout, il y a toujours un policier qui peut intervenir, tu vois. Donc c'est comme ça. On va lire une autre fatwa C'est une question, en fait c'est pas une question ici, c'est juste un, une explication qui, que le Cheikh a, le ben Baz a donnée. Euh, il dit, « وهو صراط الله المستقيم ومنهج دينه القويم قال الله تعالى وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولتتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون فالواجب على علماء المسلمين توضيح الحقيقه ومناقشه كل جماعه ونصح الجميع بان يسيروا في الخط الذي رسمه الله لعباده ودعا إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تجاوز هذا أو استمر في عناده فإن الواجب التشهير به والتحذير من من عرف الحقيقة ثم يتجنب الناس, أو يتجنب الناس طريقهم حتى يتجنب الناس طريقهم وحتى لا يدخل معهم من لا يعرف حقيقة أمرهم فيضل فيضلوه أو يصرفوه عن, عن الطريق المستقيم الذي أمرنا الله باتباعه ولا شك أن كثرة الفرق والجماعات في البلد المسلم مما يحس عليه الشيطان أولاً وأعداء الإسلام من الإنث تانياً فالتالي أحد يتحدث عن الشيخ بن باز رحمه الله يتحدث عنه ما شاء الله كيف ينسي Que notre prophète sallallahu alayhi wa il nous a clarifié une voie, une seule voie qu'on est obligé de suivre. C'est pas comme certains qui essaient de dire, mais non, les musulmans, euh, on doit, on a le droit de choisir le chemin qu'on veut dans l'islam et comprendre l'islam comme on veut. Ça, c'est complètement faux. Et comme le chef il dit, Allah il nous a ordonné, et le prophète sallallahu alayhi wa nous a clarifié de suivre une seule voie. Et c'est le chemin qui est droit, à al sirat al-Mustaqim, al Siraat Allah, le chemin d'Allah, et le, la, la, la, la voie de, la, de sa religion qui est droite. Et, euh, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans le verset 153, dans sourate al-An'am, quand il dit, voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors ne, euh, alors suivez-le, et ne suivez pas les autres voies qui peuvent vous diviser de son chemin. Et voici en quoi Allah subhanahu wa ta'ala vous a enjoint de, voici ce qu'Allah vous a enjoint de suivre, pour que vous ayez, pour que vous ayez un taqwa. Et donc, il dit que c'est obligatoire aux savants de l'islam, aux savants, parmi les savants musulmans, de clarifier la réalité et de débattre tout, avec tous les groupes. De, de discuter et de débattre avec tous les groupes. Et de donner le nasiha à tous les groupes. Pour qu'ils suivent la voie que Allah leur a tracée, hein, pour qu'ils suivent la voie qu'Allah a tracée pour ses serviteurs. Et la voie à laquelle notre prophète Muhammad sallallahu a appelé. Et celui qui dépasse la limite et qui continue d'une façon obstinée hein, à, à vouloir sortir de, de ce chemin-là. Eh bien, l'obligation pour nous, c'est de, de dénoncer cette personne publiquement. Dénoncer cette personne publiquement et d'avertir les gens pour que les gens puissent connaître sa réalité et pour qu'ils puissent par la suite éviter de suivre la voix de ces gens-là. Parce que vous savez que. Euh, comme par exemple, il y, a une, il, y a, il y a des gens qui refusent, par exemple, comme par exemple, de revenir à la vérité quand on leur clarifie la vérité. Comme ces jamaat là, comme les Ikhwan al musulmans ou d'autres groupes, quand on leur donne la fiqh, quand on, dit, on leur dit, par exemple, qu'est-ce que vous faites ici là, ça c'est pas correct, ça c'est une bédah ou de suivre la sourate et tout, tu les vois par la suite qui s'obstinent et qui s'enflent d'orgueil, et qui continuent à vouloir suivre le, le, le faux et le mensonge ou l'égarement, après qu'on leur ait clarifié la vérité. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là avec ces gens-là Est-ce qu'on les laisse continuer à faire ça et qu'on on, on agit avec eux comme si rien n'était Et puis on dit, ah, ce sont nos frères dans l'Islam, donc euh, on ne doit pas euh, les prendre pour compte. Et ben, le chef, il dit non, il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire une fois qu'on les a avertis, on les a avertis, on les a avertis, puis que C'est des gens qui continuent à suivre toujours l'égarement, puis ne, à vouloir s'obstiner à faire ça. Et bien, dans ce temps-là, temps qu'est-ce qu'il faut faire Il faut euh, aller voir les, les gens publiquement, que, que ce que ces gens-là font de, de pas correct, le montrer aux autres et les avertir, pour que les gens puissent éviter leurs erreurs et ne pas tomber dans les problèmes qu'ils ont inventés. Donc, il faut avertir les autres contre les, les dangers et les l'égarement de ces gens-là pour pas qu'ils rentrent avec eux, pour pas qu'ils acceptent de travailler avec eux. Et une fois que euh, les gens ont connu euh, leur, leur, leur réalité, la vérité à leur sujet, ben au moins ils vont, ils vont être avertis puis ils vont être protégés de tomber dans leur, euh, leur égarement sinon ils vont s'égarer. Si on si ne clarifie pas pour les gens la réalité de ce gens-là, ils vont s'égarer, et ils vont, -ce que ces groupes-là vont les faire dévier du chemin d'Allah Donc euh, il n'y a pas de doute, le il dit il n'y a pas de doute que la grande quantité des groupes et des sectes dans les pays musulmans, ça, ça c'est une chose que le shaytan essaie toujours d'encourager, euh, ainsi que les ennemis de l'islam parmi les êtres humains. Donc, c'est pour ça que il y a les, le, le nombre et la quantité des différents groupes et des différentes sectes qui existent dans les pays musulmans, c'est pas un signe positif pour les musulmans. C'est pas un signe positif pour la Oumma. Au contraire même, c'est un signe de maladie de la Oumma. C'est un signe de faiblesse parce que ça montre qu'on est divisé. Et ça, bien entendu, ça fait plaisir aux. Ennemis de l'islam, parce que plus les musulmans sont divisés, ben, plus c'est facile de les contrôler, hein, parce qu'ils sont tous en train de, trop, sont tous occupés à s'écraser et se battre les uns entre les autres, hein, les uns contre les autres, et donc, eux, pendant ce temps-là, ils ont la paix, forte, ils ont la paix avec nous, puis ils ont même la capacité et la possibilité d'utiliser un groupe contre les autres, ou un groupe contre un autre, et Euh, avec de l'argent, avec toutes sortes d'autres euh, moyens, ils sont capables de semer la zénanie et puis les problèmes entre les musulmans, facilement de cette façon-là. Parce que quand un, un groupe euh, est contre un autre, eux, ils approchent un de ces groupes-là, ils leur, ils leur disent, bon, si vous nous aidez, ou si vous faites ci, ou si vous faites ça, mais nous, on va vous aider aussi, on va vous donner ci, on va vous donner ça. Actuellement, c'est comme ça que les musulmans, euh, c'est comme ça que les ont réussi à contrôler les musulmans. Aujourd'hui, c'est à cause de la division des bédas, hein, et des, des des sectes, des groupes, et à cause de l'amour de l'argent de la plupart de ces gens-là, des, de ces gens de ces gens bédas, et des musulmans en général qui aiment la dounia. Et allez, ils ont acheté les musulmans. Hein. En principe, le musulman il n'a pas de prix. Le musulman, en principe il n'a pas de prix, on t'offre 2 millions de dollars, 10 millions de dollars, 100 millions de dollars pour travailler contre tes frères musulmans, contre travailler contre l'islam ou des choses comme ça, tu refuses, tu dis, même si vous me donnez 40 milliards, je ne vais rien faire pour vous, mais aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, les gens aiment trop l'argent, la belle vie. Il euh, y a des gens qui là arrivent comme enfin, ça, les coufards, ils vont les voir, ils vont dire écoutez, on va vous donner une somme d'argent, et on va vous donner une maison, un travail, on va vous donner euh, un passeport dans tel pays, euh, vous allez avoir de la belle vie, mais là vous travaillez pour nous, pour telle telle somme. Et puis ils rentrent, et puis ils acceptent ça, ils vendent leur dunia, Ils vendent leur, leur pour, leur akhira pour la dunya. C'est ça. Ils vendent la dunya ici. Ils vendent leur akhira pour la dunya. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment le signe que quelqu'un, sa foi est faible. Qui se laisse acheter comme ça. C'est comme, euh, il y a des, il y a des cas moins, moins, moins dramatiques ou moins graves que celui-là. Comme des, des gens qui acceptent de, d'abandonner les pratiques de l'islam. Pour un emploi dans la dounière, une femme qui accepte d'enlever le hijab pour travailler, hein, ça veut dire quoi Son honneur, elle n'a elle a pas grand valeur pour elle. Son, son, son salaire vaut plus que son honneur, vaut plus que sa foi, vaut plus que sa religion. Hein. Ça, c'est un exemple. Hein. Un homme qui accepte de faire tous les compromis, il va arrêter de faire la soirée au travail, il va raser sa barbe. Bah, yeah, il fait n'importe quoi parce qu'il veut avoir un job. Il est prêt à tout. Changer son nom même, <rire> comme certains, hein, qui prennent des noms de koufars pour essayer de s'infiltrer, s'intégrer, dans la société de koufars. Donc ça, c'est des exemples. C'est des exemples de gens qui ont justement leur foi qui a tellement basse qu'ils ont pas été, ils ont pas été capables de résister à la tentation de l'argent et euh يعني professeur sallam minati ta'isa abdud dirham ta'isa abdud dinar euh na ta'isa abdud dirham la voix Oui, c'est ça ta'isa abdud dirham ta'isa abdud dinar ta'isa abdul khamisah euh ta'isa wa takas wa idha shikasa intaqash C'est comme malheur à celui qui adore l'argent, qui adore les dinars, qui adore les dirhams, c'est des monnaies. Qui... Bon, aujourd'hui on pourrait du malheur à celui qui adore le dollar, qui adore l'euro, qui adore euh, le, les, les liets d'argent, ouais, c'est ça. Regardez, les gens ils sont adorateurs de l'argent aujourd'hui. Quelle Allah nous protège Donc, pour l'argent, il va faire tout. C'est comme s'il est serviteur de l'argent, esclave de l'argent. Abdel Dinar, Abdel Dirham, Abdel Euro. Ouais, c'est ça, déjà. C'est ça. Et là, il, les préalèques sont prêts à faire tout là. Comme eh bien, là j'écoutais, euh, j'ai trouvé le fatwa. Les frères, ils ont posé la question au cher Ahmed Al Najmi. Est-ce que c'est permis de dénoncer des, des gens de takfir, des takfirisme, de, de, de, de dire aux, aux kuffar, de dénoncer des, ces gens-là au gouvernement kuffar, si par exemple les kuffars ils viennent et nous disent Euh, on a besoin de euh, vous pour savoir, euh, est-ce que ces gens-là sont des, des gens qui travaillent dans le takfir, est-ce que c'est des gens qui font le terrorisme, des trucs comme ça, est-ce que si on les connaît, est-ce qu'on a le droit de coopérer avec eux pour les dénoncer Puis le chef, il a dit oui. Il a dit, c'est des gens taxériens, c'est des gens qui sont considérés comme des ennemis de l'islam, parce que ce qu'ils font, ça amène du tort aux musulmans et à l'islam. Et donc, c'est permis de coopérer avec les Koufa pour qu'ils les attrapent. Et pour qu'il les arrête, et pour qu'il les, euh, arrête pour pas qu'il le fasse. Ouais, ouais. Donc ça, c'est le chef Ahmed Benjamin qui a dit ça. Et on a l'Af. Ouais, c'est le moufti du sud de l'Arabie Saoudite. Euh, donc il a fait cette fatwa, mach'Allah. Et c'est pour dire que, et allez, ces gens-là, ces groupes de bid'ah, comme les takfiriens et tout ça. Eh ben, eux, c'est des khawarijs, en fait. Et les actions qu'ils font de terrorisme, tout ça, ça nuit plus à l'islam que les koufars, qu -ce que Comment les kouffars attaquent l'islam En fait, ils donnent du, ils, ils mettent de l'huile sur le feu pour aider les kouffars, disons à combattre l'islam. Non, non, c'est pas des kouffars, sauf que c'est des gens de bidards, des gens dégarmés. De puis c'est, c'est comme s'ils sont des ennemis de l'islam, à l'intérieur de l'islam. Bon. Donc c'est ça, c'est juste un point en passant pour faire comprendre que, il faut prendre garde à tous ces groupes et ces gens de Bédra qui sont divisés la haut Ensuite, il y a une autre question ici qui a été posée au Cheikh Ibn Baz, « Samahat al-Sheikh, Samahat al-Walid, qu'est-ce que vous avez-vous appris cette ville dans la مع العلم بأن هذه البلاد وعلمائها ومع العلم بأن هذه البلاد كأئمة الدعوة وتلاميذهم على منهج سلفي صحيح. إذن، فوزي السؤال، شيخ، يعني، كيف كيف رجال من المنهجة. Influencés par les différents groupes, les différents darwats qui sont venus de l'extérieur, comme le groupe des d'Ikhwan, le groupe d'Établir, alors qu'on sait que nos ulamas et nos imams et les, leurs élèves sont tous salafis dans leur manhaj, et qu'ils sont tous sur un manhaj salafi qui est correct. Alors comment on a pu se faire influencer par des groupes qui viennent de l'extérieur Et le sheikh a répondu, il a dit, « Bil l'atat » والمخالطة كثرة وفود العماله إلى هذه البلاد وكثرة المسافرين وقلة العلم يؤثر على الناس وهذا التأثير من كثرة المسافرين والوافدين والمخالطين والدعوات التي تنتشر في الصحف والنذاعات ولكن من تمسك بالحق وصار على نصيرة لا تؤثر عليه كثرة المؤلفات والقيل والقال en dat is dat we mélange tussen il y a beaucoup de gens qui viennent pour travailler, et il y a beaucoup de gens qui voyagent vers l'extérieur, et il y a peu de connaissances chez les gens, et du fait que les gens sont ignorants, et donc on se laisse facilement affecter par les autres. Et il dit que le fait qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent, beaucoup de gens qui rentrent, beaucoup de gens qui sortent, il y a des gens qui restent, ensemble, qui se mélangent avec n'importe qui, qui, fréquentent n'importe qui, et donc ça, et, et il y a aussi les euh, Da'awat qui, da qui sont propagés par les journaux et les, et les radios et tout ça, et la télévision et tout. Donc, euh, celui qui s'accroche à la vérité, et qui a une connaissance, eh ben, peu importe le nombre d'écrits, ou le nombre de choses qui sont dites, il va pas se faire accepter, euh, il va pas se faire affecter, il va pas être influencé parce que il a compré, compris et connu sa religion comme il faut, et donc, il est, il a, il s'est accroché à la vérité, donc, peu importe euh, qu'est-ce qu'il se dit, il va pas se laisser dévier. Et il dit donc qu'il faut donner une importance plus particulière à, la connaissance. Et il faut reviser beaucoup la, science et, résoudre les problèmes avec les preuves du Quran et de la Sunnah. Et il faut pas que certaines personnes prennent les choses à la légère. وان اشكل عليهم رجع الادله وهكذا اهل العلم وتناظروا, إلى أهد أهد أهد وتناظروا ورجعوا الى الحق في عهد وتناظروا احمد بن حنبل وفي عهد ابن المبارك وفي عهد التابعين وفي عهد الصحابه لا يستنكروا هذا الذكي qu'un musulman soit en désaccord avec son frère, et de chercher avec son frère pour que le but soit d'atteindre la vérité qui est dans le Qur'an et dans la Sunna, donc si par exemple deux musulmans sont en désaccord, mais que le but de ce désaccord-là c'est d'essayer de, euh, de se mettre d'accord sur la vérité qui est établie par le coran et la Sunna, et qu'ils discutent entre eux pour essayer d'atteindre ce but-là, Ça c'est accepté, c'est correct, d'accord euh, Si par exemple ils ont, ils ont quelque chose qu'ils n'ont qu pas compris ou ils ont un problème à propos de quelque chose en particulier, eh bien ils peuvent retourner aux preuves et aux ulama et ils peuvent discuter et argumenter entre eux pour essayer de revenir à la vérité, comme à l'époque de l'Imam Ahmed ibn Hamdan, à l'époque de euh, Abdullah ibn Mubarak à l'époque des Tadeïns, à l'époque des Sahaba, il y avait des désaccords entre les Sahaba et, euh, et ils débattaient et ils ramenaient les questions au Coran et à la Sunnah ils se mettaient d'accord. Donc ça, c'est un exemple. Il y, a des, il y a des désaccords qui sont euh, acceptés parce qu'ils sont euh, basés sur des différences de compréhension ou des différences de, de niveau de savoir entre les personnes. D'accord, tandis que les, les désaccords qui sont dans les fondements de l'islam, dans les bases, c'est là les problèmes. C'est là que ça fait des problèmes entre les musulmans. Et que ça crée des sectes et des, des divisions et des innovations. Il y a une autre question qui a été posée maintenant, c'est au chef Muhammad Nasiruddin al-Albani, euh, Rahimahullah. On lui a posé la question, en het islamisme, omdat het veel ze al-Albani: C'est quoi le verdict au sujet de. Du, du, du nombre de, de différents groupes, qu'il y ait plusieurs groupes, ou plusieurs partis ou plusieurs organisations islamiques, alors qu'elles sont toutes divergentes, différentes entre elles, dans leur méthodologie, dans leurs leur moyens qu'ils utilisent pour faire le darwa, ou dans leurs croyances et dans leurs bases sur lesquelles ils sont établis. En particulier, lorsqu'on sait que le groupe à suivre, c'est un seul groupe qui est sur la vérité, hein, comme ça a été montré dans le Hadith, d'accord Donc ça veut dire qu'ici, on pose la question au sheikh, au, à ce sujet-là, comment ça se fait, ou c'est quoi le verdict de l'Islam Lorsqu'on voit la quantité des de groupes qui existent, tous ces groupes-là, ils sont tous divergents entre eux, ils sont tous différents entre eux, ils ont tous des bases différentes et des principes différents. لا يخفى على كل مسلم عارف بالكتاب كتاب السنه وما كان عليه سلف سلف الصالح ان التحزب والتكتل في جماعات مختلفه الافكار أولا اولا والاساليب ثانيا فليس من الاسلام شيء شي بل نهى الله عنه بل نهى ربنا أنها عنه ربنا عز وجل في أكثر من في أكثر من آية في القرآن منها قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون ولا شك ولا ريب ان أي جماعة يريدون بحرف بالغ وإخلاص لله عز وجل في أن يكونوا من الأمة المرحومة وان ذلك لا سبيل للوصول إليه ولتحقيقه عمليا في المجتمع الإسلامي إلا بالرجوع إلى الكتاب وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ولقد اوضح ولقد الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم المنهج والطريق السليم بان خط ذات يوم على الارض خطا مستقيما وخط حوله خطوطا قصيره عن جانبي الخط المستقيم لا شك ان هذه الطرق القصيره هي التي تمثل الاحزاب والجماعات العديده ولذلك فالواجب على كل مسلم حريص على ان يكون حقا من الفرقه الناجيه ان ينطلق السالك عن الطريق المستقيم وان لا ياخذ يمينا ويسارا ولهذا كان من علامه الفرقه الناجيه التي صرح النبي صلى الله عليه وسلم بها حينما سئل عنها فقال هي ما انا عليه واصحابي Donc, euh, le chef, il a répondu, il a dit que c'est, on sait, tout musulman qui connaît le Coran et la Sunnah et ce que suivaient les salaf il sait que de se diviser, euh, il sait que de se réunir et de se regrouper en différents groupes qui ont des pensées différentes euh, en premier et qui ont des méthodologies, des moyens différents d'opérer et de travailler, tout ça, Euh, ça ne fait pas du tout partie de l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam. Même que notre Seigneur Allah il a interdit des choses pareilles dans plusieurs versets dans le Coran. Parmi ces versets, le verset 31 et 32 dans Surah surat al-Roum, et ne soyez pas parmi les mouchriquins, parmi ceux qui ont divisé leur religion en… Euh, et qui se sont mis en groupe et en sectes, chaque groupe d'entre eux est heureux de ce qu'ils possèdent. On a lu ça la dernière fois. Et le cheikh, il dit, il n'y a pas de doute hein, que tout groupe qui veut réellement, avec un désir ardent et une sincérité envers Allah, ala, faire, euh, ils veulent que la Oumma... Soit il y a les, euh, qui reçoivent la mise des comptes dans de en et ben ils doivent savoir qu'il n'y a pas de moyen pour réaliser cela en, en pratique dans le manhaj de l'islam, excepté en retournant au Coran et à la Sunnah et à ce que suivaient les salafs de la Ummah, les prédécesseurs. Et le chef a dit que Le messager d'Allah a clarifié la voie et le chemin à suivre, et, et un jour il a tracé une ligne sur la terre comme on avait dit la dernière fois, il a tracé tra une ligne droite, et il a tracé à gauche et à droite de cette ligne droite que de petits, de petits traits, et le chef il dit que ça c'était des, des, des traits qui ont été tracés à gauche et à droite de ce, de ce trait droit, eh ben, c'est des traits qui montent les garments, des, des chemins des garments, et le chef, il dit qu'il n'y a pas de doute que, euh, ces petits traits-là, qui sont à gauche et à droite du trait qui est droit, ce sont des groupes et des partis, Les nombreux groupes et les nombreux partis qui existent actuellement dans la Ummah et les différentes sectes, eh ben, ce sont ces petits, ce, ce sont eux qui représentent ou qui sont représentés par ces petits traits qui sont à gauche. Ouais, à chaque, à chaque chemin il y a un diable au bout de ce, de ce petit trait qui de ce petit chemin qui appelle les gens à le suivre. Donc ça, il dit que les groupes actuellement, hein, comme les différents groupes qui existent, les groupes musulmans, comme le Tahrir, Al-Adl al ihsan euh, Hamas, Fatah, n'importe quel autre groupe, Ahmadiyya, je moet zeggen. Ahmadiyya, c'est un gros au Pakistan. Ça, c'est des koufards. Ah is c'est des Ahmadiyya. Mais ils appellent aussi de Khadianiyya, c'est déjà, ils dat que, après le prophète Mohammed sallallahu alaihi un nouveau prophète. Qui s'appelle Rulam Ahmad. Hein? is il mord dans kafir ja est vraiment moi par ça donc que il parle parle c'est c'est là il on y reviendra inchallah Allah lui a donné de mot israeli donc Donc, c'est ça, c'est des. Et euh, le chien dit que le chemin qui montre que le groupe est le groupe sauvé, c'est le chemin, le chemin où c'est le groupe qui respecte ce que, Allah, euh, ce que le prophète a décrit lorsqu'il a parlé d'eux, lorsqu'on lui a posé la question quel est le groupe qui sera sauvé Il a dit c'est ceux. Qui suivent ce que je suis moi-même ainsi que mes compagnons aujourd'hui. Donc, chaque de là, si tu veux être sur le bon groupe et le bon chemin, ben suis euh, le groupe que suis le groupe que le prophète sallam a décrit et suis l'exemple du prophète sallam ainsi que ses sahaba et tu seras dans le bon groupe. Ça va nous aider à faire partie d'un groupe actuellement là hein, et d'une organisation. Et il faut pas, il faut faire attention hein, parce que Ces groupes-là actuellement, quand ils travaillent, ils ne se déclarent pas toujours ouvertement. Nous sommes un groupe, nous sommes une organisation, nous travaillons, nous faisons telle telle affaire. Eux, ils se présentent comme si en disant, nous on est des musulmans ordinaires, puis on travaille, on veut travailler pour l'islam. D'accord Donc, ils ne se disent pas toujours, ah, on est un groupe, ensuite, on ensuite on qui, ensuite tel, ensuite tel. Ils se présentent comme étant des musulmans ordinaires qui veulent juste travailler pour l'islam. Mais quand tu regardes, tu peux les découvrir facilement, tu peux découvrir leur tendance facilement en regardant qui ils écoutent comme ça. Tu regardes, c'est qui leur savoir Après, tu vas regarder euh, ces gens-là, est-ce qu'ils suivent le, le Quran et la Sunna dans leur dans leur façon de pratiquer l'islam Tu regardes. Si tu vois qu'ils font des choses contraires à l'islam, des choses haram, tu vas les, vas, les, vas les voir et vas leur dire, eh ben ça c'est haram Par exemple, tu, vous voyez qu'ils font des conférences et qu'ils mélangent les hommes et les femmes ensemble. Allez les voir, dites-le mais pourquoi vous faites ça, c'est contraire, à l'islam. vous allez voir leur réaction. S'ils vous disent, non, ça c'est pour le da'wah, on n'a pas le choix de faire ça comme ça, vous savez que c'est des gens qui suivent une autre chose que le, le, le Coran et la Souddha. Hein Euh, par exemple, vous voyez des gens, qui, ils invitent quelqu'un pour faire des conférences, la personne qui se rase, qui porte un son travail, tout de suite vous allez savoir qu'il y a un problème, pourquoi vous invitez celui-là euh, Vous allez voir les livres qu'ils qu qu qu incitent, incitent les gens de lire certains livres, vous voyez que c'est des livres qui, qui, qui ont à l'intérieur, toutes sortes derrière dans l'aqida des erreurs dans le Manhaj et des choses comme ça, dans, dans, ils vont supporter des, des différents auteurs qui suivent des sectes ou des groupes différents des fois, et puis ils n'acceptent pas qu'on demande, est-ce que toi tu es Soufi, est-ce que toi tu es est-ce que toi tu es Salafi et tout. En fait, souvent la méthode pour les distinguer c'est ça, c'est que tu leur demandes qu'est-ce qu'ils pensent des Savants Salafis ou des Salaf Salih tu leur demande est-ce que vous connaissez c'est quoi Salaf, Salafisme, etc. Et là, vous allez voir la réaction. Ouais, vont, il y en a qui vont dire ça, mais il y en a qui vont dire d'autres choses. Mais ça vous aide à comprendre tout de suite la position de ces gens-là. Juste, juste en posant ces questions, d'habitude, ça nous donne une bonne idée de leur situation et de leur position. Et ça, c'est déjà souvent Quand ils vont critiquer des salafis, ils vont se baser juste sur des expériences qu'ils ont eues avec quelqu'un qu'ils ont rencontré ou des groupes de personnes qu'ils ont rencontré dont ils n'ont pas aimé le comportement, soi-disant. On va dire, ah, j'ai connu un salafi, il m'a fait ci, il m'a fait ça, ah, il était ci, il était ça, il était dur, il était méchant, il était je sais pas quoi. Et ils vont se baser là-dessus pour condamner la dame salafie ou condamner le manège des salafs Et ça, c'est une attitude malhonnête, c'est un peu comme un chrétien qui ne veut pas devenir musulman parce qu'il a entendu ou il a vu des musulmans qui ont mal agi avec lui. Ah, j'ai connu des musulmans, ils m'ont maltraité, ils ont été impolis avec moi, ils ont été tués avec moi, donc je ne veux pas devenir musulman. Oui, mais est-ce que l'islam a enseigné aux gens d'être durs et d'être impolis et d'être méchants Non Pourquoi tu… Non, mais écoute, non, le, le, le salafi, c'est pas, quand tu dis quelqu'un est salafi, ça veut pas dire qu'il est un ange. Il va, il, il peut faire des péchés, il peut mentir, il peut faire des fautes, il peut faire des erreurs. Mais, il fait tomber, se repentir, il se repent, comme les, comme les musulmans. Un salafi, c'est quoi? C'est un musulman qui a compris le Quran et la Sunnah. Selon l'exemple et la compréhension des salafs salih, il y a des sahaba, à l'époque du professeur A.S.A. qui ont fait des péchés. Ils ont fait, il y en a qui ont fait le zina, il y en a qui ont bu de l'alcool, il y en a qui ont fait d'autres péchés. Hein? Mais ils se sont fait auba. Ils ont fait, de, ils ont repent, repenti. Oui, les, les, les problèmes qu'on a entendus, même de la part de certains chouyoux, euh, au sujet des frères salafis en France, ben beaucoup de, de ces choses là c'est dû à l'ignorance le, le manque de de de connaissance et les mauvais comportements ça c'est souvent c'est dû à l'ignorance il y a des frères salafis en France ils veulent être salafis ils ont compris que la darwa salafie c'est la vérité et ils ont une connaissance de de ils ont une certaine connaissance de ce que ça signifie d'être un salafi D'accord. Toutefois, toutefois, c'est ça. Des fois, c'est très limité. Et toutefois, des fois, bon, dans la main, dans la manière de l'appliquer, euh, en ce qui concerne par exemple avec ceux qui s'opposent à la danse, à la ou avec ceux qui sont sur une beda ou sur un jama ou des choses comme ça, la méthode ou la sagesse ou euh, la méthode comment agir avec eux, et tout ça, dans certains dans selon le contexte et tout des fois bon, c'est Peut-être qu'il y a eu des, des, des, des dépassements, des exagérations ou d'autres choses de ce genre, mais euh, c'est pour ça que les ulama sont toujours là pour essayer de ramener les, les, les, les jeunes euh, ou les frères qui commencent à, à, à étudier ou à apprendre ou à pratiquer l'islam comme il faut pour les pour les orienter et pour leur montrer. Mais euh, il y a une chose que. La seule chose que les gens doivent comprendre, c'est juste que euh, le comportement d'un Salafi, d'un musulman qui est Salafi, si son comportement est contraire au un et à la Sunnah, eh ben il ne faut pas blâmer la Darwa Salafi hein, pour ça, et il faut blâmer cette personne, cet individu-là lui-même, parce que c'est lui qui fait la faute, c'est lui qui fait l'erreur, et il ne faut pas utiliser ça comme un prétexte pour par exemple détester la, la, la, la voix des salaf et le manhaj des, des, des salaf. donc en contrepartie les frères qui sont sur la manhaj salaf, les salafs et les sœurs aussi doivent faire preuve d'un double effort, c'est-à-dire doivent être doublement euh, exemplaires dans leur comportement, dans leur attitude par rapport aux autres, parce que c'est eux qui sont toujours visés. Et c'est sûr que les jeunes Bédah vont utiliser n'importe quelle erreur au fond de leur part pour essayer de les discréditer. D'accord? C'est sûr qu'ils doivent faire attention. Mais il y a une part de malhonnêteté de la part des gens qui sont contre la, la qui sont contre la vérité, contre le Quran, contre, contre les, le Quran et la Sunna selon la compréhension des des sahaba, des tabéines, etc., et qui veulent suivre leur passion et leur, désirs, euh, désir, d'essayer de juste regarder les fautes des gens qui suivent le haq. Mais si c'est des gens qui sont sur la bédah et le bâton, ils vont juste regarder leur bon côté. Ils vont, ils vont passer par-dessus leurs erreurs, même si c'est des choses qui, même si c'est des erreurs qui sont de kof, ou de shirk, ou des égarements graves, hein. Par d'Aoui, il a beaucoup toutes les erreurs qu'il veut. Tu vas jamais trouver un Ikhwali qui va le discréditer, qui va le critiquer. Hein? Mais un sal... Ah oui, c'est ça. Exactement. Mais si c'est un. Mais malgré tout, si c'était un, un Salafi, si, si c'est un, un chef Salafi, un Da'ya Salafi, peu importe quel degré de respect qu'on peut avoir pour lui, S'il si fait les erreurs que Qardawi a fait, il commence à faire les erreurs que Qardawi a fait, il va se faire réfuter, il va se faire corriger, va, on, va, on va, lui montrer, on va, va l'appeler à revenir. Mais, même si c'est une personne qui se dit salafi, hein, regarde, Abdurrahman Abdurkhaliq, il se dit salafi, il se dit salafi, Safar Salman, il se dit salafi, euh, qui d'autres encore, plein d'autres comme ça qui se dit salafi, Puis quand ils ont commencé à dévier, quand ils ont commencé à faire des erreurs graves, hein, les Rulama les ont commencé à les réfuter, et à montrer aux gens, ah faites attention ces gens-là ils ont des erreurs, parce que c'est pas juste, ah il est avec nous donc on va continuer à le défendre et à le supporter, peu importe l'erreur qu'il fait, mais mais regardez les erreurs de Qardari qu'il a fait, et il n'y a jamais un Ikhwani qui s'est désavoué de lui pour dire, nous on n'est pas d'accord avec ce gars-là, qu'est-ce qu'il dit c'est grave? même si les erreurs qu'ils fait, c'est dans les fondements de l'Islam, dans les fondements de la Sunna, dans les fondements de la religion, donc c'est pour dire, mais si un Alim Salafi fait une erreur des jtihads, ou bien il fait une que eux considèrent comme étant une erreur, peu importe le, que le fait qu'il soit sur la base, sur la Sunna, sur la l'Aqid Salafi, que tous les fondements sont corrects, ils vont négliger tout ça, et ils vont juste regarder une petite erreur des jtihads, qui est peut-être même pas une erreur mais selon selon eux c'est une erreur. Donc c'est pour vous dire allez comment ils quand les gens suivent leur passion, ils voient juste les choses selon leur façon et ils ne vont pas retourner aux bases. Non, nous on a connu les, avec les chrétiens, on a vu ça longtemps, quand on les appelle à l'islam, ah vous, vous êtes des terroristes, vous êtes si, vous êtes ça, pourquoi les musulmans ils font ça, j'ai connu un musulman à mon travail, ils font ça, j'ai connu des gens qui ont fait ça, Hein et donc ça c'est pour eux, c'est comme une excuse pour rejeter la vérité. Les fautes, les fautes que les musulmans font, les péchés que les musulmans font, c'est leur péché à eux. Au jugement dernier, si tu deviens musulman, Allah ne va pas te demander qu'est-ce que les autres ont fait, il va te demander qu'est-ce que toi tu as fait. et bien, c'est ça. Deviens musulman, sois meilleur qu'eux. Accepte l'islam, puis tu vas être jugé pour toi. Voilà, t'as dit, wazratou, wazratoukhra. Une âme n'aura pas apporté le poids d'une autre âme sur ses épaules. Chacun a apporté ses propres péchés seulement. يا لفتوى الشيخ صالح بن عثيمين اللي يابغى له كويستيون هذا زي لاذي ليس في الكتاب والسنه ما يبيح الجماعات ولا بل ان في الكتاب والسنه ذم ذلك قال تعالى فتقطعوا امرهم بينهم زبر كل حزب بما لديهم فرحون في الايه 35 53 Dans Surat al-Mu'minun, il n'y a rien, le Cheikh dit, il n'y a rien dans le Coran, ni dans la Sunna, qui permet aux musulmans de se diviser en groupes et en parties. Même dans le quran ni dans la Sunna, il y a le contraire. De ça On blâme, Allah, il blâme ça dans le quran et le prophète Rassim, il blâme ça aussi dans la Sunna. Et il mentionne le verset 53 dans Surat al-Mu'minun, et ils se sont divisés dans leurs affaires entre eux, en, en différents groupes. Chacun était heureux de ce qu'il possédait. Chacun heureux de ce qu'il possédait. Et il mentionne également, après il dit, voilà, chacun dit qu'il n'y a pas de doute que ces groupes contredisent l'ordre d'Allah. Même Allah en fait il dit même ça oppose, ça contredit ce que Allah a incité les gens de suivre en disant dans le verset 92, dans surat Al-Anbiya, Allah il dit « Et votre Ummah est une seule Ummah et je suis votre Seigneur alors adorez-moi ». ça veut cette nation c'est une seule nation. Elle est une seule, elle n'est pas plusieurs euh, groupes oui. et parties. Euh, ensuite, il euh, y a une question qui est posée au Cheikh Salih Al-Fouzal à ce sujet-là. Et puis, ça va être la dernière question pour aujourd'hui. inchallah euh, ils, ils ont posé la question, « Ma nisbat al al-yangil al » Is dit, est-ce que c'est correct de, de, de, de, de que les groupes actuellement, euh, de les appeler des groupes qui sont reliés à l'islam, ou de les décrire comme étant islamique? Est-ce que c'est permis de dire groupe islamique, ou partie islamique? De, de les décrire comme étant islamique, est-ce que c'est permis? Et est-ce que c'est permis دي دي الجماعات التي توجد في كل, ما في كل زمان الجماعات توجد في كل زمان والفرق توجد في كل زمان ليس هذا بغريب قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقه وافترقت النصارى على 72 و وستتفرق وستفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين فرق كلها في النار إلا واحدة فوجود الجماعات وجود الفرق ووجود الفرق هذا أمر معروف وأخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا شيخ الزيكولي Elles ont toujours existé, à toutes les époques. Et les sectes, elles ont toujours existé à toutes les époques. C'est pas quelque chose d'étrange. Le professeur A.S. avait même dit que, euh, les, les juifs se sont divisés en 71 sectes. Les chrétiens se sont divisés en 72 sectes. Et Mahoma se divisera en 73 sectes. Elles seront tous en enfer, excepté une. Alors, la présence de groupes, c'est quelque chose qui est connu. Et même le professeur A.S. il nous avait annoncé ça, quand il a dit «Celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences, Ok. Donc le sheikh il dit «Toutefois eh, » هي جماعة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين هذه الفرق كلها قال كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهذا هو الضابط لشيخ الذين Mais la jama'a qui est obligatoire à un tout musulman de suivre et de prendre comme modèle et de s'incorporer à ce groupe-là, c'est quel jama'a, c'est quoi ce groupe C'est la jama'a de Ahl Sunnati jamaa le groupe des gens de la Sunna et de l'Union et de la jama'a. Et al Firqatul Nadia, le groupe sauvé, Lien -rasoul, parce que le Prophète, parce que le prophète a clarifié ces différentes, feras, ces différentes sectes, et il a dit qu'elles seraient toutes dans l'enfer excepté une. Et lorsqu'on lui a demandé c'est quoi, c'est lequel qui sera au paradis, il a dit c'est celui qui est sur ce que moi-même je suis aujourd'hui et mes compagnons. Et c'est ça le critère, c'est ça la, la, disons euh, le maître, c'est ça la règle qu'on utilise pour distinguer et déterminer quel groupe Et le vrai et quel n'est pas le vrai. D'accord Donc, le شيخ, il dit En général, il y a une manière, en général, il y a une manière, en général, il y a une manière, en général, il Donc, lequel des groupes on doit considérer On doit uniquement considérer comme étant valable le groupe qui est sur ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, suivait, ainsi que ses compagnons, les salafs sallèches. C'est si y a un groupe qui défend tout ce que les Sahaba défendent, tout ce que le Coran et la Sunna supportent, ils le supportent, tout ce que, qui, qui s'oppose au Coran et à la Sunna, il se il s'y oppose, hein, et il comprend l'islam et il suit la voie des salaf salih ça c'est un groupe auquel on doit euh, appartenir et suivre ces gens-là et on les reconnaît quand on voit les gens par leur attachement au Coran et à la Sunna et comment ils comprennent la Sunna selon le, selon la compréhension des salaf salih hein, tandis que les autres groupes les, les autres jamaat eh ben, elles suivent d'autres choses que ça. Elles s'opposent à la Sunna, elles s'opposent au Coran et elles suivent leurs propres passions. Et c'est comme ça qu'on peut les distinguer. Hein tu retournes, tu les regardes dans les questions de Akhida, comment ils suivent, dans les questions de Muhajj, comment ils suivent, dans les questions politiques, comment ils suivent, dans les questions de wala wal Bara, dans les questions de y a tous les aspects de la religion. Regarde, comment ils agissent, comment ils utilisent ces, ces principes-là, comment, comment ils les appliquent, et là tu vois tout de suite lequel est sur la souma, lequel est salafi, lequel est pas salafi. Ouais, bien entendu, ils font les prières, parce que s'ils font pas les prières, là c'est trop clair, c'est trop évident qu'ils sont déviés. Si tu trouves un groupe musulman qui te dit, nous on fait les prières, Et nous, et un groupe musulman, un groupe qui se dit musulman, qui dit nous on fait pas la prière, tout de suite tu sais ah, ça c'est pas sérieux ça, c'est pas hein. Mais quand on dit qu'ils sont 72, euh, qu'ils seront 72 groupes dans l'enfer et un groupe au paradis, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas musulmans. Ça veut dire qu'ils héritent l'enfer à cause de leurs innovations, à cause de leur euh, égarement et de leur... Euh, de leur euh, écart, euh, le fait qu'ils se sont écartés de la Sunna, mais ils restent toujours dans les limites de l'Islam, ils restent toujours dans les limites de l'Islam, et on ne dit pas que s'ils rentrent en enfer, on ne dit pas qu'ils vont demeurer éternellement dans l'enfer, Allah sait, seulement Allah sait s'ils si vont demeurer, combien de temps ils vont demeurer, parce que ce sont des muahidouns, ce sont des musulmans, ils n'ont pas commis de shirk en principe. ceux qui commettent le shirk, ou ceux qui commettent le kufr, ils ne font pas partie des 72 sectes, ils sont en dehors des 72 sectes, c'est des couffards, en dehors de l'islam, mais ceux qui sont dans les 72 sectes, ce sont des musulmans qui n'ont pas, pas commis le shirk, qui n'ont pas commis le kufr, et qui sont à l'intérieur des limites de l'islam, qu'une fois ils ont commis des bid'ahs et des innovations qui, qui s'opposent à la sunnah, d'accord Et à cause de ça ils méritent l'enfer, pour s'être opposés à la sunnah. Hein et euh, dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il ne faut, euh, faut pas mal comprendre aussi la signification de ce hadith. Donc, ça, ça le nombre de groupes, ça peut diminuer ou ça peut augmenter selon la période et selon l'endroit, ça diffère, d'accord euh, Qu'est-ce que je voulais dire Cheikh, il mentionne des preuves de tout ça, qu'est-ce qu'on a dit là maintenant قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحت وأعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم في الجفزا لسوا التوبة c'est-à-dire les tout premiers parmi les croyants qui ont précédé par la foi hein, parmi les muhajiri et les ansar et ceux qui les ont suivis d'une manière d'une bonne manière comme avec Ihsan Eh bien Allah est satisfait d'eux et eux ils sont satisfaits de lui et Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels collent les ruisseaux et ils y rest resteront éternellement et quelle belle réussite et ça c'est la grande réussite Alors, dan zegt hij dat het een omgeving is. Het is een omgeving. Het is een omgeving. Het is een omgeving. Het is een jamaa. Het is de Het is een omgeving. al is een omgeving. Het is een omgeving. Het is een omgeving. Het is een omgeving. Het is een qui ne tourne ni à gauche ni à droite. Depuis le temps des Sahaba, jusqu'à la fin des temps, cette jama'a ou ce groupe ou cette, euh, cette secte a toujours été sur ce que suivaient les Sahaba. Ils n'ont pas dévié de ça. Et c'est eux le groupe sauvé. Et c'est à ce groupe-là que tous les musulmans doivent faire des efforts pour essayer d'appartenir et de suivre leurs croyances et leurs pratiques et leurs compréhensions, etc tandis que les autres groupes qui dévient, qui sortent de l'exemple de ce groupe-là, eh bien, ces, ces groupes-là sont sous la menace d'Allah Subhanahu wa Taala et de sa de son châtiment. Donc, euh, les gens ils doivent pas se laisser impressionner par la quantité des, des gens qui sont égarés ou déviés du droit chemin. Mais ils doivent regarder, yani, en fait, que en fait, le Prophète صلى الله nous a avertis qu'il y allait qu toujours avoir un petit nombre de personnes qui allaient suivre la vérité, et Allah wa il a dit ça aussi dans le Coran, dans plusieurs versets, donc la quantité des gens, ça ne veut pas être un, un prétexte pour nous, pour euh, dire par exemple ah ces gens-là ils sont peu nombreux, donc on ne peut pas les considérer comme étant euh, le groupe qu'on doit suivre, en fait ça n'a rien à voir avec la quantité, mais c'est plutôt du fait que quelqu'un s'attache pour aller à la Sunna selon cette compréhension euh, des salaf. -salis. Après le chef il dit: euh, Le chef al mentionne verset 10 dans al-Hashr, qui dit: En fait, c'est un, un, une explication. Chefs, il y a un Doa là-dedans, il mentionne ce verset-là qui dit, et ceux qui sont venus après eux, c'est-à-dire après les Muhajirin et les Hanfah, ils disent, oh notre Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas dans nos cœurs de la rancune contre eux, ou de la haine contre eux, notre Seigneur tu es certes euh, euh, indulgent et miséricordieux. Donc ça veut dire que les Mu'minos, les, ils, ils, ils ont de la de la miséricorde dans leur cœur, ils aiment les premiers croyants et ils demandent à Allah wa ta'ala de pardonner aux premiers croyants. Ok, donc euh, ça c'est un des signes, des caractéristiques euh, des gens qui suivent le groupe sauvé, qui ont de l'amour pour les salas salih, et ils demandent à Allah de les pardonner et ils sont tous sur cette voie-là jusqu'à la fin des temps, tandis que les impéda et bien quand tu regardes leur position vis-à-vis des salaf, et bien ils les détestent, comme les chiites, par exemple, et comme les khawarijs, comme d'autres groupes qui ne font que critiquer les salaf. et ça veut dire quoi Ça veut dire un parti, oui, un parti. On va parler des chiites bientôt, inch'Allah, on va faire quelque chose là-dessus. من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيم الساعة هم أهل السنة والجماعة أما ما خالفها من الفرق والجماعات فإنها لا تباري بها وإن تسمت بالإسلامية وإن تسمت بجماعة الدعوة أو غير ذلك ما خالف الجماعة التي هي على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه en in haar in het voorstel van de minister van Financiën, die in het een in de in de in de Depuis le temps du prophète jusqu'à la fin des temps, et ce sont les ahlus sunnah wal Jama'a. En ce qui concerne les autres groupes qui s'opposent ou qui, qui contredisent ce groupe-là, eh euh, bien, il ne faut pas y aller les considérer, les prendre en considération, même si elles s'appellent islamiques ou elles se disent islamiques ou qu'elles prétendent faire partie de de ceux qui font le da'wah, ou des choses de ce genre, euh, tant qu'elles restent, euh, en opposition à la diamara qu'on doit suivre, qui est celui des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et, euh, et allez, ceux qui les ont suivis dans le bien. Ceux qui, donc, pourquoi on ne doit pas la prendre en considération? Parce qu'ils, justement, ils s'opposent à la diamara qu'on doit suivre, qui est celle des salafs Les Sahaba, tout groupe qui est contraire à ce que le Prophète sallallahu alaihi wa sallam suivait ou ce que les Sahaba ont suivi par la suite, alors c'est un groupe de contradiction et de déviation, de déviation et euh, il n'est pas permis à un musulman d'y appartenir et euh, de chercher à en faire partie. Euh, et dans l'islam, donc, on n'a pas le droit de d'appartenir ou de, de se prétendre d'un groupe accepté à un seul groupe, et ce groupe-là, c'est quoi Ahl al-Sunnahi al-Jama'ah. Et Allah dit dans le Coran, guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux sur qui tu as mis ta grâce. al seul donc c'est un seul chemin. Et l'a dit, c'est un seul chemin fa ulai ka ma allina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasna ulai donc car Allah dit ici au 20e au 26e sur qui tient ta grâce il a expliqué qui sont, qui sont ces gens-là sur qui il a mis sa grâce et ce sont euh c'est ceux qui ont été euh, mentionnés dans le verset 69 dans sourate al nisa Allah, il dit, et celui qui obéit à Allah et à son messager, alors ceux-là font partie des gens sur qui Allah a mis sa grâce, euh, parmi les prophètes, les siddiqim, les véridiques, les shuhada, les témoins ou les martyrs, et les salishim, et les pieux. Et aussi, parmi les shuhada, on peut compter les ulama également. Et Allah dit, ceux-là sont des gens, euh, qui sont une bonne compagne, des bons compagnons pour كل كان الجماعه التي اتخذت منهجها كتاب الذي اتخذت منهجها كتاب الله وكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وعملت بقوله صلى الله عليه وسلم انه من يعش منكم فسيرق اختلاف... فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسمة وسمة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور هؤلاء هم الجماعة المعتبرة وما عداها من الجماعات فإنها لا اعتبار بها لأنها جماعة مخالفة وتختلف في بعدها عن الحق وقربها من الحق ولكن كلها تحت الوعيد Donc, في النار الا واحده نسال الله العافيه والسلامه دونك الشيخ زي سي pour terminer que la jamaa qui applique la méthodologie ou comme voir le, le livre d'Allah et la sunna du messager et qui agit agi selon la parole du prophète et celui d'entre vous qui vivra verra beaucoup de divergences alors accrochez-vous à ma sunna suivez ma sunna et la sunna des khulafa un successeur bien guidé après moi, et accrochez-vous à cette Sunna et mordez dedans avec vos molaires, et prenez garde aux innovations ou aux inventions dans la religion, et donc ça c'est leur guideline, c'est leur guide, on peut dire c'est leur euh, repère dans la religion, c'est le groupe qu'on doit suivre, c'est le groupe qui prend cette, euh, ce principe-là comme base et ceux-là ceux font partie du, donc c'est eux qui font partie de ce groupe qui est considéré et qu'on doit prendre comme modèle et qu'on doit suivre, tandis que les autres groupes, alors euh, on ne doit pas les prendre en considération parce que ce sont des groupes qui sont en opposition avec ce principe-là et euh, chacun de ces groupes-là, eh bien, ils, sont ils, ont, ils sont dans des degrés différents différents de divergences c'est-à-dire euh, leur rapprochement ou leur éloignement de ce groupe-là est différent les uns des autres c'est-à-dire il y en a qui sont plus loin de ahnasuna al-jamaa parmi ces groupes-là il y en a qui sont plus proches que les autres mais ils sont tous sous la menace d'Allah subhanahu du fait qu'ils ont quand même tous une, une portion ou une une, une quantité d'égarement Euh, dans leur euh, dans leur groupe et dans leur euh, secte ou des choses de ce genre et donc ils sont tous dans l'enfer excepté un et c'est celui qui suit ce que le prophète François a suivi ainsi que ses compagnons et donc on demande à Allah de nous sauver et de nous épargner euh, de l'égarement. Amen. donc on va s'arrêter ici avec euh, les fatwas de, de ulama à ce sujet là puis on va juste lire un petit passage pour terminer ça ne va pas être long Tchallah دي أم... الشيخ ربيع المدخلي حفظ الله وعليكم السلام. طال الله للشيخ ربيع لا كمان عبد الرحمن عبد الخالق التعلن استضافة هذه الجماعات عبد الرحمن عبد الخالق الزيارة صلواته أشد العجب لمن أفتى بعدم جواز تيام الجماعات. <personne> In het <fijner> okay. de jihad en het da'wah, en de muassassaten en het khair, en het bir, en het ihsan, ze zijn niet meer zoals ze zijn, ze zijn niet meer zoals de zijn, ze niet niet niet niet niet niet et des choses de ce genre en disant que ça ne fait pas partie de la Sunna et que c'est pas la voie des Salaf etc donc ça c'est les paroles de Abd Allah et Sheikh Rabi, il a répondu en disant à la page 101 dans son livre qu'on a mentionné au début il dit قد سبق مرارا السلفيين حقا الذين عبد الخالق هذه الفتوى لا يمنعون من قيام جمع جمعيات ومؤسسات للبر والإحسان إذا كانت هذه الجمعيات ذات عقيدة واحدة عقيدة الحق وعقيدة الأنبياء ذات منهج واحد وهو منهج الحق ومنهج الأنبياء ودعوة واحدة وهي دعوة الله ودعوة الاسلام الحق أما إذا كانت هذه الجماعات والجمعيات قائمة على عقائد فاسدة ومناهج ضالة تنهب أموال المسلمين لمصالحها وأغراضها وتتضارب مناهجها وبرامجها وتصادم عقائدها ومناهجها كتاب الله وثم نبيه وتبدلون التهم والإشاعات والكاذبة وتدور المعارك الدمويه فيما بينهم ويجتمعون حيث يجمعهم الهوى والباطل ضد دعوه الحق ودعاه الحق حتى يصل بهم الامر الى حزب الجهاد السلفي القائم على تجمع صحيح وجهاد صحيح وعقيده صحيحه يسفكون دماءهم ويسقط ويسقطون امارتهم ويهدمون مدارسهم فإن مثل هذه الجمعيات والمؤسسات قد انكرها السلفيون بناء على البراهين الواضحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح ولم يسلوا في انكارهم هذا ما قاله شيخ فالإسلام المتهمية ومن معه, معه الذين اعتبروا جهاد قوم أفضل من معظم هذه الجماعات جهادا en tout cas, le point important dans la réponse du chef, c'est qu'il dit que les salafis n'ont jamais opposé, euh, yani les salafis et les gens qui suivent Ahl-Soum, en réalité, euh, yani ceux à qui, euh, Cheikh, euh ceux à qui Zourahman Abdelkhalik attribue cette fatwa, ils n'ont jamais interdit d'établir une organisation ou une, euh, une association euh, pour faire le bien, hein, pour faire quelque chose de bien, qui s'organise pour organiser des bonnes choses pour les gens, et qui a une bonne aqidah, qui sont réunis sur une seule et même harida, et qui est la aqidah des prophètes, et qui a un seul et même manhaj, une seule voix, hein, la voix des prophètes, dans la façon de faire le da'wah, une seule et même euh, dawa l'appel à l'islam, etc. Donc, dans, si c'est pour appeler à l'islam de cette façon-là, eh ben il n'y a personne qui a opposé ça, personne qui a interdit ça. Mais euh, si c'est des gamaras qui sont toutes basées sur des aphidates différentes qui sont fausses et des méthodologies qui sont égar des, euh, des, des méthodologies égarées, d'égarement déviées, et qui gaspillent les, les biens et l'argent des musulmans, et qui se disputent entre eux, hein, et qui opposent dans leur aqidah et dans leur manhaj, le Qur'an et la Sunnah, et qui se s'envoient des accusations et des euh, et, hein, et qui se font des guerres entre, eux, entre, entre elles, hein, tous ces, ou entre eux, tous ces différents groupes, donc il les décrit hein, les groupes actuels, il dit si c'est le cas, dans ce cas-là, ce n'est pas euh, permis, et les salafis, on les oppose ces groupes-là. Et, et c'est ça ce qui se passe en réalité aujourd'hui. Chacun de ces groupes, ils ont des, euh, des groupes avec des haqidahs différentes. Il y a c'est des niobandiyahs, ils ont la haqidah des maturidiyahs, ils ont, ils suivent différentes turques soufiyahs. Quand tu regardes les irwan, c'est la même chose, la ash'ariyah, différentes turques soufiyahs, et d'autres sectes aussi ils, ils réunissent toutes sortes de mondes, donc c'est des gens qui n'ont pas une seule et même aqibah, ils ne suivent pas une, une seule et vraie islam, mais ils ont plein de différentes conceptions différentes de l'islam, et ils sont tous en train d'appeler chacun d'entre eux à leur propre conception à l'intérieur de ces différents groupes-là, et donc euh, c'est pour ça que tous ces groupes-là ont été critiqués par les ulama, et ne s'est pas permis à un musulman d'appartenir à ces groupes-là, et de travailler avec ces groupes-là, et de coopérer avec ces groupes-là, euh, mais plutôt le musulman, il doit se désavouer de ces groupes et travailler à étudier le Coran et la Sunna et à s'unir avec les ulémas et les salafis pour essayer de, de ramener les musulmans sur une seule et même compréhension et une seule et même akidah islamique, comme euh, Yanni. ça a été clarifié dans les exemples qu'on a mentionnés aujourd'hui, puis on continuera la semaine prochaine of zo's hier insha'Allah Wa subhanaka wa bihamdika shada la ilaha illa